L'Apocalypse, une révélation de Jésus-Christ, non pas seulement un scénario de catastrophe, d'horreur et de bouleversement à l'échelle mondiale, comme le sous-entendent les médias dans l'emploi de ce mot, mais une révélation nouvelle, inédite du Fils de Dieu, une révélation complémentaire aux évangiles qui sont en quelque sorte quatre autres portraits de la personne du Fils de Dieu. L'Apocalypse, c'est le dévoilement de Jésus-Christ dans ses attributs de juge et de Seigneur. D'abord juge, puisqu'il faut un véritable nettoyage de printemps à l'échelle planétaire avant que Jésus instaure, comme prince de la paix, son règne de justice et d'amour ici-bas. Tout cela, nous l'avons vu ensemble lors de notre dernier entretien sur les ondes, y compris les précisions touchant le déroulement de ces événements dans le temps. Je le rappelle brièvement, l'horloge divine a accordé d'abord 2000 ans de grâce au monde, une époque en train de s'achever et que l'Apocalypse évoque dans ses chapitres 2 et 3, puis ce seront sept courtes mais terribles années au cours desquelles l'humanité sera l'objet d'un foudroyant jugement divin, Apocalypse chapitres 4 à 18, un jugement combien nécessaire puisque la future paix mondiale sera basée sur une justice pleinement satisfaite, une paix qui durera mille ans, Apocalypse chapitres 19 et 20, et qui, elle, précédera l'éternité de bonheur et de félicité dans la présence de Dieu, Apocalypse, chapitre 21 à 22. Sans perdre de vue les grandes lignes de cette fresque de l'histoire de demain, il nous faut maintenant revenir à la première page de l'Apocalypse et prêter attention à l'expérience de l'apôtre Jean autour de l'an 95, soit tout à la fin du 1er siècle. Nous lisons Apocalypse 1, verset 9, Il raconte « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » C'est l'époque où l'empereur Domitien a décrété pour le monde romain l'éradication du christianisme naissant. Il tente de parvenir à ses fins par une cruelle persécution organisée sur une vaste échelle. Or, Jean, qui, avec ses 80 ans et plus, est probablement le dernier survivant des apôtres, n'est pas épargné. Il exerce alors le ministère de pasteur de l'église d'Éphèse, fondée une génération auparavant par l'apôtre Paul. Les autorités romaines l'ont fait déporter sur l'île de Patmos, un rocher dénudé de la mer Égée, où il partage le sort de ses compagnons d'infortune condamnés à travailler dans les mines. Et c'est là que le Seigneur lui accorde cette nouvelle révélation de sa personne dans une perspective prophétique. Aussi, lisons-nous, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Cette petite phrase clé revêt une grande importance dans le cadre de notre découverte de l'Apocalypse. D'emblée, précisons que l'apôtre Jean ne fut pas le seul des écrivains sacrés à vivre l'expérience d'être saisi, ravi, transporté en son esprit par une action souveraine de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul fut ravi au troisième ciel pour recevoir révélation des plans de Dieu pour l'Église, (2 Corinthiens 12.2. Le prophète Ézéchiel, déporté en Babylonie, fut transporté en esprit à une distance de plus de mille kilomètres pour faire le constat de la déchéance d'Israël, l'idolâtrie la plus abjecte étant pratiqué en plein temple de Jérusalem, Ézéchiel chapitre 8 à 11. Quant à Jean, il est transporté en esprit, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Nous avons lu « Saisi par l'esprit au jour du Seigneur ». Mais au fait, qu'est-ce que le jour du Seigneur bon, Pour beaucoup de chrétiens, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, où ils se réunissent pour célébrer son nom, honorer et adorer Dieu, ce qui certes est conforme à sa volonté. Cependant, le Nouveau Testament grec, ne parle jamais du dimanche comme étant le jour du Seigneur. Pour désigner le dimanche, il emploie les expressions de « lendemain du sabbat » ou de « premier jour de la semaine ». Toutefois, l'expression « le jour du Seigneur » s'y trouve une bonne dizaine de fois où elle comporte un tout autre sens. « Le jour du Seigneur » désigne chaque fois une phase précise des événements appartenant à l'avenir. Cette perspective rejoint l'appellation « jour de l'éternel » si fréquente dans les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Le premier acte du « jour du Seigneur » sera celui de l'enlèvement de l'Église. Il sera suivi de ce que l'Écriture appelle « la grande tribulation » sous le règne de l'Antéchrist, des sujets que nous aborderons en son temps. Et « le jour du Seigneur » embrasse aussi l'intervention souveraine de Jésus-Christ en juge, son règne comme roi des rois sur notre planète. Ainsi, lorsque l'apôtre Jean a été « saisi par l'Esprit au jour du Seigneur », il fut comme transporté en esprit dans le temps, l'Esprit de Dieu désirant en quelque sorte le placer en première loge pour contempler de près un scénario, pour lui encore lointain, mais pour nous très proche. J'illustre mon propos en admettant pendant quelques secondes que le Seigneur doive revenir sur terre, disons en l'an 2001. C'est comme si depuis l'an 95, Jean avait été projeté par-dessus 1906 années d'histoire pour, si je puis dire, débarquer en l'an 2001 afin de contempler de tout près ces événements majeurs. Or, il est fasciné par les jugements des sept années cruciales de la Grande Tribulation qu'il dépeint avec force détail, ce qui remplira les chapitres 4 à 18 de son livre. Mais au-delà, il distingue déjà les montagnes éclatantes de blancheur du règne millénaire de son Seigneur ici bas, et même le lointain Himalaya de l'éternité, sujet des derniers chapitres de sa prophétie. Sur le sommet où il a été transporté, Jean réagit comme tout alpiniste parvenu sur la cime après une pénible escalade. D'abord, il contemple le panorama qui vient enfin de s'ouvrir devant lui dans toute sa majesté, les paysages et le relief rapprochés et ensuite les horizons lointains, peut-être les Hautes-Alpes glaciaires et majestueuses. Puis, notre alpiniste se retourne, car il veut aussi repérer les étapes de son ascension. Il aperçoit le point de départ de sa course, les endroits où il a repris son souffle et les phases plus délicates du dernier tronçon quand son pied n'était plus si sûr, peut-être juste avant d'accéder au but. Or, c'est exactement ce que nous décrivent les versets d'Apocalypse 1, 10 à 12, où nous reprenons notre lecture. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le » « Dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thiatyr, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. » L'apôtre Jean a été transporté par-dessus vingt siècles d'histoire. Ce qui jusqu'alors avait été devant lui est soudain derrière lui. Cependant, s'il reçoit révélation de l'avenir, cet avenir concerne de premier chef les églises qu'il a laissées derrière lui. Et comme elles n'ont pas vu ce qu'il a le privilège de contempler, il se retourne pour leur transmettre ce message. Après un regard de foi qui lui a permis de scruter l'avenir et l'éternité, il s'impose donc un coup d'œil rétrospectif sur ce qu'on a appelé depuis l'ère chrétienne. S'étant retourné, l'apôtre Jean a donc vu sept chandeliers d'or. Dans l'Ancien Testament, les chandeliers étaient des objets sacrés, appelés aussi porte lampes et ils symbolisaient la lumière du témoignage. Or, le témoignage subsistant pour Dieu à l'époque où Jean était déporté sur l'île de Patmos, c'était précisément les sept églises, comme le souligne le dernier verset du premier chapitre de l'Apocalypse. Les sept chandeliers d'or sont les sept églises. Ces églises constituées dans les sept villes précédemment énumérées, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Odyssée. À ces sept églises, Jean transmet en premier lieu une révélation de Jésus-Christ au travers des attributs qu'il manifestera bientôt ici-bas. Et dans les versets 12 à 16, notre Seigneur est dépeint comme « Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ceinture d'homme sur la poitrine, cheveux blancs comme de la laine, ses yeux comme des flammes de feu, Ses pieds semblables à de l'airain ardent, sa voix comme le bruit de grosses eaux, dans sa main droite, sept étoiles, une épée aiguë à deux tranchants sortant de sa bouche, un visage comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Cette vision rappelle la gloire de Christ que les trois disciples contemplèrent sur la montagne de la Transfiguration, Évangile selon Matthieu chapitre 17. Mais elle correspond avant tout à nombre de déclarations messianiques de l'Ancien Testament. Un fait d'importance qui m'oblige à ouvrir ici une parenthèse, car il y a là une réalité à laquelle il faut tenir compte au cours de notre investigation du dernier livre de la Bible. Ce livre de l'Apocalypse est comme tramé par de la matière tirée de l'Ancien Testament, puisqu'au fil de ces 401 versets, on découvre pas moins de 285 citations textuelles de la première partie de la Bible, en d'autres termes. Près des cinq septièmes du texte de l'Apocalypse émanent de Moïse et des prophètes. Vous avez de la peine à comprendre l'Apocalypse Familiarisez-vous donc avec l'Ancien Testament et tout s'éclairera peu à peu. Car l'Ancien Testament éclaire l'Apocalypse comme l'Apocalypse éclaire l'Ancien Testament. Avant de prendre congé de vous, permettez-moi ce conseil. Si vous désirez pleinement profiter de nos entretiens consacrés à l'Apocalypse, lisez d'avance les chapitres que nous aborderons ensemble. Pour la prochaine fois, ce seront les chapitres 2 et 3. Tirez-en déjà la nourriture pour votre âme et d'emblée bon appétit sous la bénédiction du Seigneur.